Premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'éloquence d'Ibn Mas'ud. Comme on l'a vu, à travers sa façon de rapporter ce hadith immense, renfermant de nombreuses questions liées à la science de l'invisible. Il a donc dit « Le messager d'Allah m'a rapporté, et il est le véridique, le digne de confiance. Et ce, car il allait rapporter des choses de l'invisible. Il a donc insisté sur cela, car ce sont des choses qui ne peuvent être reçus que par la prophétie. Deuxièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait qu'il convient à l'homme, lorsqu'il parle, de confirmer et d'affirmer la véracité de ses propos lorsque cela est nécessaire, en insistant sur la véracité de ceci, et ce, lorsque les gens à qui il s'adresse ont besoin de cela. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la création de l'homme, elle est réunie dans le ventre de sa mère, de la façon décrite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. Et il y a en cela un signe, parmi les signes de sa prophétie, comme on l'a dit. Car la science de la médecine, elle n'avait pas encore découvert ces choses-là à cette époque. Il n'a donc pu avoir connaissance de ces choses-là que par la révélation venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait que la création de l'homme reste sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours dans le ventre de sa mère. Et durant cette période, est-il permis de le faire sortir et de mettre fin au processus de la création qui a commencé La réponse est que cela n'est pas permis et que c'est interdit, bien que l'interdiction, elle soit encore plus stricte une fois qu'il atteint les 4 mois. Cependant, cela reste interdit. Malgré cela, si une femme est malade et qu'elle encoure un danger, Alors, cela est permis en cas de force majeure. Cependant, ceci doit être évalué par qui Par les gens de science. Et ce, après avoir pris connaissance de la vie de médecins de confiance. Car chaque cas est particulier et nécessite sa propre analyse. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'importance du sang dans la vie de l'homme. En effet, comme on l'a vu dans le hadith, la base de sa création, c'est quoi C'est une goutte d'eau puis un caillot de sang. C'est pour cela... Que si l'homme il a une hémorragie et qu'il perd une grande partie de son sang, il risque alors la mort. Il risque alors la mort. Ceci nous montre donc l'importance du sang dans la vie de l'homme. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la troisième phase de la création est la bouchée de chair. C'est-à-dire l'embryon qui peut être formé ou non formé. Comme Allah l'a dit dans le Coran, dans le verset 5 de la surathe. Le pèlerinage. « Thumma min mudratin muhalaqatin wa reyri Puis d'un embryon formé ou non formé. Et ceci est un bénéfice important, car il y a des règles qui découlent de cela. C'est-à-dire que si cet embryon tombe, que la femme fait une fausse couche alors que l'embryon n'est pas formé. Dans ce cas-là, le sang qu'elle va perdre, ce n'est pas du sang de l'Oshi, mais c'est du sang qu'on appelle un sang corrompu Alors, elle peut donc prier, jeûner et faire tout ce que la femme fait en état de pureté. Également, parmi les règles qui découlent de cela, il y a le fait que si elle fait une fausse couche alors que l'embryon n'est pas formé et qu'elle est en période de viduité, alors la période, elle ne prend pas fin au moment de cette fausse couche car elle n'a pas l'élochi, contrairement au cas où l'embryon sort alors qu'il est formé. Septièmement, Parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'insufflation de l'âme a lieu après 120 jours, c'est-à-dire 4 mois complets. Ainsi, si le fœtus sors après 120 jours, on doit alors le laver, le couvrir d'un assel, prier sur lui et l'enterrer dans les cimetières des musulmans. On lui donne aussi un nom et on fait pour lui sa aqika, car à partir de 120 jours, c'est un être humain qui a donc les mêmes droits que le grand. Également, Il est important de savoir qu'après l'insufflation de l'âme, l'avortement n'est pas permis, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Car l'avortement, il serait la cause de sa mort et il n'est pas permis de le tuer une fois que l'âme lui a été insufflée. Et certains pourraient dire, si le fait de le garder peut être une cause de la mort de sa mère, alors peut-elle avorter ou bien doit-elle le garder en prenant le risque de mourir et il mourra aussi la réponse et que l'avortement n'est pas permis même si les médecins disent que la mère peut mourir en le gardant car il n'est pas permis de tuer une personne pour en maintenir une autre envie il n'est pas permis de tuer une personne pour en maintenir une autre envie c'est comme si deux personnes elles se retrouvaient dans un endroit désertique sans aucune provision et qu'ils risquaient de mourir de faim l'un d'entre eux est un adulte et l'autre un enfant en bas âge alors est-il permis à l'adulte de tuer l'enfant pour le manger, afin de se prévenir de la mort, afin de ne pas mourir. La réponse est que cela n'est pas permis, et ce, à l'unanimité des musulmans. Il en est donc de même pour le cas précédent, et c'est pour cela que l'avortement n'est pas permis. De plus, il est possible que la mère meure, et que l'enfant, quant à lui, il reste en vie, surtout à notre époque, où il est possible dans certains cas que les médecins sortent l'enfant du ventre et fassent des causes pour le maintenir en vie. En résumé, une fois que l'âme est insufflée, une fois que l'âme est insufflée, l'avortement est strictement interdit, quelle que soit la situation. Huitièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé des anges, afin qu'ils prennent soin de ses serviteurs alors qu'ils sont encore dans les ventres de leur mère. Il a ensuite chargé des anges d'eux lorsqu'ils viennent au monde, puis tout au long de leur vie, et ce jusqu'à leur mort. Et ceci nous montre la grande attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte sur nous et sur l'ensemble de ses serviteurs. Neuvièmement, il y a dans ce hadith la preuve que l'âme est insufflée dans le corps. Il y a dans ce hadith la preuve que l'âme est insufflée dans le corps. Mais nous n'avons aucune connaissance du comment car ceci fait partie de la science de l'invisible dont les hommes n'ont aucune connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à ce sujet dans Surat al-Isra au verset 85 « Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on vous a donné » peu de connaissances. Les gens de la Sunna, ils disent donc que l'âme, elle relève de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons en tout ce dont nous avons été informés dans le livre et la Sunna à son sujet. Quant au reste, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et on tire de cela un bénéfice immense mes frères. En effet, si tu es ignorant de la description du comment de ton âme alors qu'elle est en toi, alors comment pourrais-tu connaître la description du comment des attributs d'Allah alors que ceci est inconcevable pour l'homme. Ainsi, si tu sais que tu es incapable de concevoir la description du comment des attributs d'Allah alors tu ne dois pas essayer de les imaginer ni interroger à leur sujet. C'est pour cela que lorsque l'imam Malik il a été interrogé au sujet de la description du comment de listiwa, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône il a dit qu'interroger à ce sujet est une innovation et il a ordonné de faire sortir le questionnaire de la mosquée et ce afin de le réprimander et que personne d'autre après lui ne pose ce genre de question et l'exemple de l'âme c'est un argument très convaincant et très décisif contre toute personne qui rechercherait la description du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala si le serviteur Il ne connaît pas la description de sa propre âme qui est dans son propre corps. Alors, comment pourrait-il avoir connaissance de la description des attributs d'Allah Dixièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, il y a le fait que les anges sont des serviteurs soumis à Allah, wa qui reçoivent des ordres émanant d'Allah. Onzièmement, parmi les bénéfices tirés de ce hadith, Il y a le fait que ces quatre choses sont écrites pour le serviteur. Sa subsistance, son terme, ses œuvres, ainsi que s'il fera partie des bienheureux ou des damnés. Et malgré cela, le serviteur, il doit accomplir les causes légiférées et chacun sera facilité à ce pourquoi il fut créé, comme il est venu dans un autre hadith. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les anges écrivent. Il y a le fait que les anges écrivent, car l'ange, il écrit ces choses-là. Et si une personne demande comment écrivent il et en quelle langue écrivent il nous lui répondons alors qu'interroger à ce sujet est une innovation et ce n'est pas permis. Nous sommes commandés de croire que les anges écrivent. Quant à la langue dans laquelle ils écrivent et la façon dont ils écrivent, nous n'en avons pas connaissance et nous ne disons donc rien à ce sujet. 13 Treizièmement, Parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'homme ignore, ignore ce qui lui a été écrit. L'homme ignore ce qui lui a été écrit. C'est pour cela qu'il doit faire les causes légiférées afin d'obtenir ce qui lui profitera, inshallah Nous ignorons tous comment nous finirons. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder une bonne fin. Nous sommes donc commandés de vrai afin d'obtenir ce qui est profitable et de délaisser ce qui est nuisible. Quatorzièmement, Parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la fin de l'homme est de deux sortes. Ou bien il fait partie des bienheureux, ou bien il fait partie des damnés, et ceci est en fonction de ses œuvres dans ce bas monde. Et ceci est en fonction de ses œuvres dans ce bas monde. Quinzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les œuvres valent selon leur fin. Les œuvres valent selon leur fin, et ce sont les dernières œuvres qui sont déterminantes de la fin heureuse, ou malheureuse de l'homme. Ainsi, il nous incombe, chers frères, de persévérer sur cette religion et d'être ferme sur le droit chemin. Lorsque le diable vient à toi et t'appelle à la désobéissance et au péché, tu te remémores ce hadith et tu penses à la mort car tu ignores le moment de la venue de la mort. Alors, sur quelle œuvre souhaites-tu que la mort t'atteigne Sur les œuvres des gens du paradis ou sur les œuvres des gens de l'enfer il n'y a pas de doute que la réponse est que tu souhaites Mourir sur les œuvres des gens du paradis Mais comme tu ne sais pas À quel moment la mort va venir Tu dois alors faire en sorte De t'écarter de toute désobéissance Et de tout péché Par peur que ton âme Elle soit reprise Alors que tu es dans cette situation Et on demande à Allah De nous préserver Et de nous accorder la meilleure des fins Oh Allah Toi qui retourne des cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Allahumma yamu sarrif al-qloub, sarrif quloubana ila ta'atik. Oh Allah, toi qui orientes les cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Wa salillahumma wa salim wa barik, ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum allahu khayra wa barakallahu fikum.